One Qibla présente. Comprendre le Coran, l'essentiel du Tafsir. <t 'in>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 det de tafsir de Mulk, det de al Mulk, du läser surat Al-Mulk du livre allah, från Allahs allah, från Allahs allah, från Allahs allah, från Allahs allah, från c'est la från Allahs 67 från Allahs allah, subhanahu wa ta'ala från Allahs allah, från Allahs allah, från Allahs allah, från Allahs allah, från Al-Hijra från Al-Hijra Et ces versets, ces ayats sont au nombre de 30 ayats. Il y a 30 ayats dans cette sourate, dans sourate Al-Mulk. C'est quoi le maqsad C'est quoi l'objectif C'est quoi le message général de sourate Al-Mulk Les ulamas, ils disent De nous rappeler la perfection, la grandeur de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que de ça puissance, subhanahu wa taala. c'est pour ça qu'elle s'appelle sourate al-mulk, c'est sourate la royauté. ça nous parle du mukk d'allah subhanahu wa taala, de ça, de sa royauté subhanahu wa taala qui est suprême. et par la suite, aïd'an bâthan ala khshiyatihi wa taḥdîran min aqabhihi, et de ce fait aussi de nous rappeler de devoir le devoir de craindre Allah subhanahu wa taala et de craindre sa punition subhanahu wa taala qui a qu'il a réservé à ceux qui le renient subhanahu wa taala quel est le fadl quel est le fadl ça veut dire quel est le mérite de sourate al mulk on sait on connaît le mérite du livre d'allah azza wa jalla de toutes les ayat tout le coran Karim, c'est le Allah subhanahu wa taala mais on sait qu'il y a des hadiths authentiques du prophète qui nous parle du mérite du fadhl de certaines souras bien particulières ou bien de certaines ayats bien particulières de certaines parties de Al-Quran Al-Karim et parmi ces parmi ces là parmi ces parties du Quran Karim sur nous, sur lesquelles nous avons des textes authentiques sur al fadl et sur leur mird eh bien c'est surat al mulk qu'est-ce qu'il dit rasoul allah alayhi wa sallam dans le hadith authentique rapporté par l'imam ibn majah قال عليه والسلام, Inna القرآن, il dit عليه il y a une surat dans le coran karim dans le livre d'allah azza wa qui contient 30 30 versets, il dit alayhi sallatou salam et cette surah là, c'est ayat elles ont intercédé pour leur compagnon ça veut dire pour la personne qui les récitait fréquemment, qui les connaissait et qui les récitait fréquemment jusqu'à ce que Allah azza wa jal lui a pardonné subhanahu wa ta'ala, après ça il a dit alayhi sallatou salam biyadihi al-mulk, ça veut dire cette sourate sourate quoi sourate al-mulk que parfois en passant elle est Elle est appelée aussi Sourate Tabarak parce qu'elle correspond au début de Juz, l'avant-dernier Juz du Qur'an al-Karim qui s'appelle Juz Tabarak. Habituellement, quelqu'un va faire, euh, il va mémoriser Juz Amma, le, la dernière partie du Qur'an al-Karim, le dernier Juz du Qur'an al-Karim. Et après cela, la personne, traditionnellement, elle va passer à Juz Tabarak, ça veut dire à partir de sourate, de sourate Al-Mulk. Donc, dans ce hadith du prophète, -il, il nous dit que sourate Al-Mulk Elle a intercédé pour quelqu'un et que Allah azawajalla il lui a pardonné à cause de cela. Dans un autre hadith authentique aussi dans le Sahih al-Jamiyyah, Ali surah al-Salat salam surah tabarak, qui est la min adab al-qabr. Surah tabarak, ça veut dire surah al-Mulk. Eh bien, c'est la sourate qui protège contre la punition de la tombe, contre la punition min adab. Al-Qabr, dans, dans un autre hadith authentique, dans Sahih Al-Jam' il dit alayhi salatu salam ou Anna Rasoul Allah salallahu alayhi wasallam kana la yanamu hatta yakara ou alif lamim uh, tanzilu sajda wa tabarak alladhi biyadihi al-mulk donc Jabir, le compagnon, il dit que le prophète alayhi salatu salam, il ne dormait pas la nuit, lorsqu'il allait se coucher alayhi salatu salam il ne dormait pas avant de réciter surat As sajda ainsi que surat al mulk surat al sajda 6 surat al mulk saudigh ça, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi as-salam de réciter cette sourate avant avant de dormir donc commençons inchallah avec, avec les ayats et on le rappelle encore une fois à chaque fois qu'on parle de al tafsir OK à chaque fois qu'on parle du tafsir d'Allah azza du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala le al tafsir c'est pas du n'importe quoi c'est quelque chose de de facile, contrairement à d'autres sujets sur lesquels on peut être plus permissif sur les expressions, les mots qu'on utilise et ainsi de suite. Sur tafsir, c'est « kalamullah » subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas facile de faire un dars de tafsir en français ou en une autre langue que l'arabe. C'est parce qu'on essaye, même en arabe, normalement, tafsir, toujours, on se fie toujours et on se limite en général à quoi ?« Kalam »« al-ulama » Les paroles des grands ulémas de Al-Tafsir, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, ainsi de suite. On va reprendre ce qu'ils ont mentionné après leurs grandes recherches et le, leurs langues études, et ainsi de suite. Et de ce fait, InshaAllah, Azzawajal, à chaque fois qu'on fait Al-Tafsir, on va se fier à ces tafsirs. Mais même dans un cours de français, même dans un rappel qui est en français, on va citer beaucoup de, de passages en arabe pour ensuite les, les traduire petit à petit. Donc, ce n'est pas euh, le type de cours dans lequel on peut être être permis ici pour faire un pour faire un discours émotionnel et ainsi de suite ce n'est pas ce n'est pas ça qu'on veut faire on veut plus se concentrer sur kalamullah subhanahu wa ta'ala la parole d'Allah azza wa jal et mieux la comprendre il dit subhanahu wa ta'ala ayé numéro 1 tabaarakalladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir tabaraka » ça commence avec tabaraka »« béni ça vient de la bénédiction de la baraka béni soit tabaarakalladhi Il parle de qui subhanahu wa ta'ala il parle de lui-même que Allah azza wa jalla il est béni subhanahu wa ta'ala comme ils disent les ulama ay ta'azama wa ta'ala wa kathara wa kathara khayruhu wa amma ihsanuhu Allah azza wa jalla il est tellement grand tellement puissant et aussi la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures est tellement grande et tellement vaste que Allah azza wa jalla il est béni Tabaraka. La baraka toute la baraka, kattljum. Då d'Allah subhanahu wa Taala. Donc, är il bara katt. I dävpat il dit subhanahu wa Taala. Tabarak den som i händerna har makt. I svedfni wa Taala. comme étant celui qui détient Det hänger. Vad? Det hänger. Det La royauté suprême, Al-Mulk, c'est la royauté. Celui qui détient la royauté, Subhana wa Ta'ala, c'est Allah Subhana wa Ta'ala. C'est seulement lui, بيديه ay بيديه وحده, c'est seulement Allah Azza wa Jalla qui détient la la royauté suprême. Il est Al-Malik Subhana wa Ta'ala, le roi. C'est pour ça on dit en entre entre entre dans une qira'a dans sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Ad-Din, Subhana wa Ta'ala. On sait que parmi les êtres humains, il y a des souverains, il y a des rois, mais quoi Leur royauté, elle n'est pas absolue. C'est une royauté qui est relative, qui est temporaire et qui est limitée. Mais la royauté suprême, elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans certains textes, ça nous parle de l'interdiction d'appeler quelqu'un en arabe « Malikul Muluk, le roi des rois comprenez parce que ça fait référence à une royauté qui est suprême et ça c'est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala mais Allah a wajad il n'a pas dit il n'a pas dit tabarak alladhi bi yadihi al-mulk ou tabarak Allah alladhi tabarak alladhi bi yadihi al entre sa main Dans sa main, subhanahu wa ta'ala Il y a al-mulk, c'est lui qui détient al-mulk Subhanahu wa ta'ala La yus'allu amma li liqahrihi wa hikmatihi wa adlihi Ce qui implique qu'Allah azza wa jalla Il n'y a personne qui le questionne Pour ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala Personne ne peut questionner Allah subhanahu wa ta'ala Après ça il dit Wa huwa ala kulli shay'in Qadir il est l'omnipotent Il est celui qui a le pouvoir De toute chose, ala kulli shay'in à dire, il a le pouvoir de toute chose et le pouvoir sur toute chose. Donc ça, là, ça nous parle de l'attribut de Al-Khodra Azza wa Jalla, l'attribut du pouvoir d'Allah Subhanahu wa Taala. Que le pouvoir d'Allah Azza wa Jalla, la même chose ici. Il est suprême. Là il dit il n'y a rien qui est impossible pour Allah Subhanahu wa Taala, il n'y a rien qui dépasse la puissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et comme les églèmes ils nous disent ici, Allah Subhanahu wa Taala kada al mutaallik al il dit subhanahu wa ta'ala wa ala kulli şeyin qadir il n'a subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli non, il n'a dit subhanahu wa ta'ala ta et il est capable de toute chose il a le pouvoir sur toute chose il dit subhanahu wa ta'ala, si on fait plus la traduction si on regarde plus précisément ici en arabe ala kulli şeyin qadir sur toute chose il a le pouvoir subhanahu wa ta'ala ça encore une fois pour démontrer ici ça c'est un style dans la langue arabe qui démontre quoi l'exclusivité que c'est le seul subhanahu wa taala qui a le pouvoir sur toute chose et que il n'y a rien qui échappe au pouvoir d'allah subhanahu wa taala لا يعجزه شيء أو il n'y a rien qui dépasse le pouvoir d'allah azawajal sa puissance subhanahu wa taala que ce soit quelque chose de grand que ce soit quelque chose de de petit le macro ainsi que le micro Les êtres humains, par exemple, il y en a parmi eux qui sont puissants. Mais les puissants êtres humains, beaucoup sont capables de faire les choses qui sont grandes. Mais ils sont incapables de faire quoi les choses qui sont petites. Parce que ce qui défie notre pouvoir, notre quddara, c'est quoi C'est soit quelque chose qui est très grande ou quelque chose qui est très petite. Le plus petit que la chose, elle devient... Le plus difficile, le plus que ça devient quoi Un défi pour notre qudra, pour notre, pour notre pouvoir, vous comprenez Donc, si on va dire par exemple ici, à l'un de nous, on va lui décrire une graine de sel, le sel, al-milh. On va lui dire, il y a une graine de sel qui est quelque part ici dans ce masjid. Va la trouver, on va lui décrire, c'est quoi sa couleur ou autre chose. Va la trouver, est-ce que ça va être facile pour la personne de la trouver Non, parce que là, la chose est devenue tellement petite que ça va devenir quoi hein? Un défi pour le pouvoir, pour la puissance de la personne. Donc, il y a nombreux exemples. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, il est al-zahir et il est al-batin, subhanahu wa ta'ala. Sakhda ils disent ici que parmi le sens de al-zahir, al-batin, le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il n'y a rien qui échappe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Les choses qui sont très grandes, ainsi que les choses qui sont quoi Plus Plus petite et plus, plus limitée les choses qui sont infiniment, infiniment minimes en quelque sorte. La même chose ici. Khafiyyan ou Jaliyyan. Khafiyyan ou Jaliyyan. C'est quoi Khafi'yan ou jaliyan C'est quoi Al-Khafi Al-Jali Al-Khafi, c'est quelque chose qui est qui est caché. Al-Jali, c'est <chose> quelque chose qui est clair. Donc, comme on a mentionné ici Khafiyyan ou Donc il y a des choses qui sont claires, des choses qui sont apparentes, des choses qui sont concrètes et il y a d'autres choses qui sont cachées des choses qui sont abstraites et c'est la même chose, parfois des créatures ont plus de pouvoir sur des choses qui sont apparentes et parfois des créatures ont plus de pouvoir sur des choses qui sont, qui sont abstraites tout comme ici on peut faire une petite différence ou bien une petite distinction comparaison entre l'in et entre jin les êtres humains en plus de pouvoir sur les choses qui sont quoi matérielles et concrètes de ce monde de al-hayat ad-dunya. Al-jinn Allah leur a donné certains pouvoirs dans lesquels ils dépassent les êtres humains dans des choses qui sont quoi qui sont invisibles ou bien des choses qui sont quasiment invisibles. khafiya wa min al al-jaliya. Bien sûr, ça, c'est une comparaison générale, pas dans chaque petit détail ici. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, « La yu'udizuhu shay, ala kulli shayyin qadir, il a le pouvoir sur toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Des choses plus apparentes et des choses plus quoi Plus abstraites. Allah, subhanahu wa ta'ala, ala kulli shayyin qadir. « Fa min azamatihi, ici de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il détient la royauté du monde. » inférieur le monde inférieur c'est le monde de cette de cette heure al hayat ad-dunya ou bien al-ard et allah subhanahu wa ta'ala aussi il détient la royauté des cieux subhanahu wa ta'ala de les cieux الذي بيديه Al-Mulk, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il détient la royauté des grandes créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que lui, il a créé. Souvent, quand on pense à la royauté, on pense à Al-Mulk, on pense à quoi, encore une fois? Des choses qui sont matérielles et qui sont sur cette terre. Mais Allah Azza wa Jal, sa royauté elle inclut des choses qui sont beaucoup plus grandes et qui seront citées ici dans le El Al-Mulk un peu plus tard dans les ayats. Allah Azza wa Jalla va nous parler des astres et des étoiles et des cieux et de la terre et de Jahannam et de Ashayatin shayatin et de Al-Djinn et ainsi de suite. Et tout ça c'est sous la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala tahta mulki Allah subhanahu wa ta'ala wa qahrihi wa tadbirihi. Qu'est-ce que cette ayat-là elle nous apprend donc, cette première ayat dans le El Al-Mulk Elle nous apprend l'importance de se tourner à Allah subhanahu wa taala vers Allah azza wa jal et de dédier notre ibad à Allah subhanahu wa taala. Si C'est Allah azawajal qui a le mukk et qui a la royauté qui est suprême. Alors là, l'être humain, il doit comprendre que son adoration, elle doit être exclusive et destinée seulement à Allah subhanahu wa taala, pas d'adorer un autre être, parce que les autres êtres Appaq Allah Azza wa Jall sont tous des créatures Allah, Subhanahu wa Ta'ala et tous sous la Subhanahu wa Ta'ala. sur quoi sur l'attribut de al de la main pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah il nous parle de sa main, yaduhu, Subhanahu wa Ta'ala tabarak alladhi bi Målet är att få ut hur man gör det. Det är inte så att vi ska få ut hur man gör det. wa ta'ala att få ut hur man min det. Det är inte så att vi ska få ut hur man gör det. Det är att få ut hur man gör det. Det är inte så att vi ska få ut man gör det. Det är att få ut hur är inte så att vi ska få ut hur man gör det. Det det. är det. det. är det. vi Ce Allah Azza wa Jalla dit Tabarakalladhi bi biyadehi Al mulk ke al yad Comme il a dit subhanahu wa ta'ala Lima khalaqtu biyadeyi Allah Azza Adam Avec ses propres mains Avec ses mains taala. Ça c'est parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla Nouminou biha wala Wala no kayyif On y croit sans parler du comment Et des détails de cela On dit Allah Taala, alamu. Subhanahu wa ta'ala bima bima wasaf wa bima zakara subhanahu wa ta'ala la ayya just après alladhi khalaqa al-maut wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'aziz al-ghafur ilu subhanahu wa ta'ala que Allah azza wa jalla c'est lui a créé khalaqa al-maut il a créé la mort wal-hayat ainsi que la vie pourquoi Lia afin de vous éprouver ayyukum ahsanu amala par lequel parmi vous sera le meilleur dans ses œuvres le meilleur dans ses actions. Wa huwa al-azizu et Allah Allah subhanahu wa taala il est al-aziz il est al-ghafur. C'est deux des noms d'Allah subhanahu wa taala. Donc qu'est-ce que Allah azza wa jalla nous apprend dans cette ayet subhanahu wa taala? Première chose, Allah azza wa jalla lorsqu'il nous parle de la mort Il nous décrit la mort comme étant l'une de ses créatures Subhana wa Ta'ala. Al-maut ta min khalq al Allah Subhana wa Ta'ala a créé la mort. Et là c'est très important parce que det nous donne quoi Ça nous donne un profil d'existence ici de la mort. La mort, elle m'aute comme on le connaît dans l'islam, dans la religion, dans wa Azwaadel. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas une non-existence. Non, c'est non, une créature. Ce n'est pas l'Adam, ce n'est pas rien du tout. La mort, ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas l'absence d'une existence. Non, la mort, c'est quoi C'est le passage d'une phase vers une autre. La mort, c'est lorsque l'âme elle quitte le corps de la personne. Lorsque l'âme, elle quitte le corps, le corps de la personne, ça c'est ce qu'on appelle ici, el maut Donc Allah azzawajal khalaqa el maut Même la mort est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azzawajal il a mentionné la mort avant la vie, comme certains ils disent, pourquoi est-ce que Allah il a créé, ou bien il a mentionné plutôt dans cette ayah, el maut la mort avant la vie, c'est parce que initialement on était, quoi Mort. Et après ça, on a u notre vie wa kuntum amwatan fa ahyaikum thumma yumituukum thumma yuhyikum thumma ilayhi tarji'unkum ilayhi subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqara Allah azza wa jalla il a créé bien sûr la mort et la vie la vie pas seulement pour les êtres humains pour les animaux aussi aussi pour les plantes et ainsi de suite ma sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala an yu'an yakhluqa wa an yuhyiya wa an yumit la même chose ici remarquant que L'un des attributs de l'être humain, c'est quoi C'est un être humain vivant. Bien sûr, l'un de ses attributs, c'est la vie. « Al-hayat » On va dire « fulanun hay »« Il est en vie »« Hayyun » Mais Allah Azza wa aussi, il est « Al-hay » Subhanahu wa ta'ala « Al-hayyou »« Par contre, la vie d'Allah Azza wa ce n'est pas comme notre vie. La seule chose qui est la même c'est quoi c'est le nom c'est le, le nom il c'est c'est le même al ism l'attribut il s'appelle la même chose al hayat mais la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala est n'est qu'à hayat khalqih subhanahu wa ta'ala parce que les êtres humains leur vie c'est une vie qui est limitée qui est précédée par la mort et qui sera suivie aussi par par une mort et c'est une vie aussi qui est quoi soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala tahta qahr Allah azza wa jalla le dépompa de eux ce n'est pas eux qui décident de vivre et de mourir hayat wal maut min allah subhanahu wa ta'ala allah azza wa jalla khalaq al maut wal hayat pourquoi c'est quoi la raison d'être de la mort ainsi que de la vie pourquoi est-ce qu'il y a la mort et pourquoi est-ce qu'il y a la vie allah azza wa jalla il nous répond à cela dans cette ayah li yabluwakum ayyukum ahsanu amala li li ici ça s'appelle dans la langue arabe lamu At-tarlil, lām-tarlil, at c'est le lām, cette lettre-là, lām d'explication, de causalité. C'est quoi la ilā? C'est quoi la raison? Pourquoi est-ce qu'Allāh ﷻ a créé la vie et la mort? Liyāblūhu pour afin de vous de vous éprouver afin de vous tester. C'est un test. Cette vie de l'Hayat, Dunya, c'est un test. Ça répond ici, bien sûr, cette ayat, elle répond à la question qui est notre raison d'existence. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre Pourquoi est-ce que Allah nous a créé Et pourquoi est-ce qu'un jour on va mourir Eh bien, on a été créé aussi avec une mort comme fin, afin d'être testé et éprouvé par Allah Subhanahu wa Taala. On le sait tous, c'est quoi l'Azawajal Que Un examen, une épreuve, il doit avoir une fin. Un examen, une épreuve, doit avoir une, une fin, une limite. Un examen, un test, une épreuve dans laquelle il n'y a pas de limite, il n'y a pas de délai, ça ce n'est pas un examen. Parce que qu'est-ce qui motive la personne à travailler et à, en quelque sorte, euh, traiter ses actions de façon définitive C'est quoi c'est C'est le délai, c'est la fin. Lorsqu'un lorsque étudiant il est dans un examen en train de, de préparer ses réponses, lorsqu'il sait qu'il a du temps, Il peut toujours penser à une deuxième option, troisième option, il va dire peut-être je vais réécrire, je vais prendre plus de temps. Mais le moment lors duquel il sait qu'il n'a plus de temps, c'est maintenant ou jamais, il va commencer quoi, à, à finaliser son travail. Ici la même chose, l'être humain, s'il n'y avait pas la mort... Il va toujours quoi Même celui qui aime être une bonne personne, toujours il va dire une autre fois, une autre fois, une autre fois, une autre fois, il ne va jamais devenir cette bonne personne qu'il espérait devenir. Mais il a vu qu'Allah nous a créé une limite qui est le maut, qui est la mort. Et de deux, il a fait en sorte que cette limite, que son délai soit inconnu. On ne le connaît pas à l'avance. Qu'est-ce que ça met la personne ici Ça la met la personne toujours sur La personne, bien sûr, pas n'importe quelle personne, mais al-aqil, celui qui est doué de, de raison, il va être toujours sur ses gardes, à se préparer à cette mort, à ce délai qui pourrait arriver en tout temps. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, ayyukum ahsanu amala. Donc ici, Allah, subhanahu wa ta'ala, va nous tester, va nous éprouver. Allah, azza wa Jalla, il nous éprouve par quoi Souvent quand on, passe, quand on pense plutôt à l'épreuve, les gens quand ils pensent au « eptile », l'épreuve, ils pensent à quoi hein? Le mal, n'est-ce pas Toujours les gens lorsqu'ils pensent « c'est quoi « C'est quoi C'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est les problèmes avec les gens, c'est la guerre, c'est les fléaux. C'est telle chose c'est la c'est la c'est la prison c'est je ne sais pas quoi alors que en réalité ça c'est seulement 50% de Allah azza wa jalla nous parle d'un autre ibtilâ dans une autre ayah, bien sûr pas dans sourate al-mulk Allah subhanahu wa ta'ala il dit kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitnah wa ilayna turja'un il dit subhanahu wa ta'ala dans une autre sourate kullu nafsin tout am va goûter à la mort donc remarquez ici encore une fois le lien entre la mort et entre l'épreuve et on vous éprouve par le mal ainsi que par le bien c'est une fitna wa et vous allez revenir vers nous donc Allah Azza wa dans cette hayata dunya entre une mort et une mort entre la mort qui précède la vie entre la mort qui va suivre la vie il y a quoi il y a l'épreuve Qui est faite de mal ainsi que de bien. Tout comme la maladie est une épreuve, et eh bien la santé aussi est une épreuve. Tout comme la pauvreté est une épreuve, la richesse est une épreuve. Tout comme la faiblesse est une épreuve, le pouvoir et la force aussi c'est une, c'est une épreuve, c'est un test pour pour la personne. Et Allah Subhanahu wa Taala nous a aussi éprouvés par des chahwats, par des tentations, quoi qui qui nous attire qui pourrait nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala si on n'a pas ici la force de la volonté avec le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça qu'il dit ali al-salaatu salam al-janna al-makareh wa al al que le paradis est entouré de quoi de makareh de choses qu'on n'aime pas alors ça veut dire de mauvaises épreuves entre guillemets alors que al-janna alors que an-nar plutôt l'enfer est entouré de quoi de الشهوات, shahawah des tentations, donc qui pourraient dévier la personne illa en yahfad Allah subhanahu wa ta'ala. Taïm, cette ayah-là, qu'est-ce qu'elle contient ici comme enseignement La dit khalaqa al-mauta wal-hayata liyablouakum ayyukum ahsanu amala. Al-tarribu fi fi'li ta'at, cette ayah-là ici, elle nous pousse à faire les, les bonnes œuvres ici. Al-amal, ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement les paroles, ce n'est L'espoir. Laysa l'imano bi tamanni wala bi attahalli. Comme les ulamas, ils disent. L'amal. Yablouakum ayyukum ahsanu. Amala. Les oeuvres, les actions, quelque chose de, de concret. C'est parce que c'est les actions qui démontrent la sincérité de la personne. Ce que la personne espère être, espère devenir, ça, la maje, la partie majeure des êtres humains. Aimerait devenir de bonnes personnes. Aimerait faire le bien. Mais par la suite, chacun il a sa propre justification pour ne pas faire ce qu'il aime refaire mais Allah zawadheel il veut de nous quoi des actions la dinah toujours ceux qui ont le iman ainsi que le que la c'est quoi c'est quoi notre concept ici de la vie très important ici la philosophie de vie on dit chaque être humain elle a sa propre philosophie de vie. Ça, chaque être humain, il a son propre tasawour, comment il imagine, comment est-ce est qu'il conçoit cette vie. Et ça, va, ça, bien sûr, ça va faire toute la différence sur son identité, sur ses, ses choix, ses décisions, ainsi de suite. Donc, il y en a qui voient que la vie, c'est quoi C'est une compétition pour, pour l'argent, pour le succès. Il y en a qui voient que la vie est quoi C'est un terrain de guerre avec les autres, de conflits, de politique. Il y en a qui voient la vie telle chose, telle chose. Il y en a qui voient que la vie, elle n'a aucune n'a ou bien que la vie n'a aucun sens vous comprenez mais ici le mo'min il voit que la vie elle est quoi c'est une mazra'a c'est une terre agricole c'est pour l'akhirah aujourd'hui on va semer et demain on va on va récolter donc dunya mazra'atu l'akhirah wa l'ibra bi husn al'amal la bi kathratihi l'ibra bi husn al'amal la bi kathratihi ici comme les ulémas ils disent ça c'est très très important Les uléma ils disent que ce qui compte auprès d'Allah subhanahu wa taala c'est quoi la qualité des actions tout comme Allah azawajalla aime l'action il n'a pas dit amala lequel parmi vous qui fait le plus de bonnes œuvres beaucoup de bonnes œuvres c'est très important oui al amal mais avant la avant la quantité la première le premier paramètre à vérifier à prioriser c'est quoi c'est là la qualité des bonnes œuvres, les meilleurs dans les bonnes œuvres. Les églamés ils disent, amali, wa aswabuhu. C'est, aswabuhu. les, actions de un qui sont les actions sincères qui sont faites avec la bonne intention, qui sont faites pour Allah subhanahu wa taala. Et la deuxième chose, des actions qui sont sawab. Qui qui respecte les, les procédures, les règles, ça veut dire qu'il respecte la sunna de Rasulullah sallallahu wa sallam, pas de faire à son propre de de de, de sa propre tête, n'est-ce pas Alors ça on semble avoir beaucoup perdu de de nos jours, « Islam » comme pratique de nos jours, beaucoup de personnes, incluant malheureusement beaucoup de personnes, « Duaati »,« Yad'una illallah » des gens qu'on appelle « Mashaikh » et ainsi de suite, mais qui ont perdu cette question-là ou bien ce repère-là de l'importance de, de quoi ?« Ta'atullahi wa Rasoolihi » de faire comme il nous a été demandé de faire. Ce n'est pas que les Fin, justifie les moyens. Que le plus important, c'est de savoir ce qu'Or laaz aldeen, il aimerait là où on arrive. Puis après ça, faire. Chacun il va faire de sa propre, sa propre façon, de sa propre opinion. Non, on doit suivre Allah, wa Rasoulullah sallallahu sauf dans les espaces qu'il a laissés ouverts pour nous. Il y a beaucoup d'espaces de istihad dans la vie, mais il y a aussi des espaces qui sont quoi, qui sont fermés. C'est un chemin qui est, qui est défini. C'est le seul chemin qui est qui est ouvert. Et ça, comme on l'a mentionné, on semble l'avoir perdu comme repère. Et souvent, tu parles à un musulman, tu vas lui dire, tu fais telle chose il a akhi fila, walakin, Allah azza wa il a dit de ne pas faire telle chose ou de faire plutôt telle chose. Ou bien tu vas dire, qala rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam et il va te dire, walakin, alors toi, tu voudrais que les musulmans, ils soient tous de, comme ça, et tu voudrais que les musulmans n'aient plus accès à telle chose donc, lui, il pense en termes de quoi ici, en, en termes de de de finalité, veut juste arriver à un but, un certain idéal. Si c'était, on veut juste arriver à un but, c'est quoi la différence entre nous musulmans, entre quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas musulman, parce que encore une fois, les gros, le gros, parce que on va, il y a toujours une façon de de prendre un objectif ou bien un but, un idéal, vers un idéal qui est plus plus grand, plus large et plus large et plus large. Et à un certain moment donné, l'islam il va être dilué, n'aura plus de sens, sera plus rien qui distingue l'islam nom, kompackning. Få Allahu Subhanahu wa Taala sa, "Ja, Barakallahu bära Gud i dig, bära Gud i dig. Gjorde Gud i dig alla väldigt. Bära Gud i dig. Kämpa Gud i dig. När Gud i Allah När Gud i dig. När Gud och Sarta ulama, de säger, Sarta ulama, de mencentra en princip très important. De säger, Iktisadun fi sunna khairun min ijtihadin fi bid'atin. Iktisadun, c'est quoi iktisad? Det vill säga, Le moindre effort. Un effort économique, minimal. Sönana sunna sunnah fi sunnatin. C'est mieux que quoi? Que ijtihadun fi Bida'atin. Que faire? Travaller très très dur. Dans quoi? Dans une dans une bida'at. Ça veut dire dans une voie qui est autre que celle de Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Tailleb, inshaAllah. Ma hiya al-bida'atou? Al-bida'atou kala al-ulama hiya tariqatun fiddi mokhtara'at. C'est une façon qui est parallèle à la façon de de de la religion. Si quelqu'un il va nous dire ah oh, on va on va essayer quelque chose de nouveau, comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa taala. On va donner un exemple extrême bien sûr. A, je pense il y a personne qui va faire comme ça ok, mais on va commencer avec un exemple extrême pour mieux illustrer. Après ça des exemples plus plus proches de la de la réalité. Si quelqu'un il va nous dire il y a quoi Vous voyez que le dimanche, on a beaucoup de temps. Dimanche soir, on a beaucoup de temps entre Marlébien et Raïcha. Moi, je vous propose, Inshallah, Salat et Marlébien, faire 4 raka. Comme ça, on va plus se rapprocher d'Allah. Ah, barraka, comme ça, ça va être comme Raïcha. Allah, il va nous aimer plus. Okay? En apparence, ça semble quoi Correct, il va dire, <rire> si, si, si toi, tu vas lui dire, non, je ne suis pas d'accord, il va te dire, mais toi, tu n'es pas d'accord avec une C'est quoi, c'est une raka Tu vas prier pour Allah azza wa deltasdoud. C'est des soudoud en plus. Tu vas réciter surat al fatiha plus. Tu passes plus de temps en fais salat. N'est-ce pas Tu t'opposes à quelqu'un qui veut faire salat, plus de salat. Toi, tu t'opposes à lui. En réalité, est-ce que c'est ça la logique Non. Moi, je ne m'oppose pas à celui qui veut faire plus de salat. Je ne m'oppose pas à celui qui veut prier Allah azza wa delt plus. Je m'oppose à autre chose. Je m'oppose à... Quelqu'un qui vient de me dire qu'il y a une solution meilleure que ce que Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam nous a dit de, de faire. Il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam « Sallu salli »« Faites la salat comme vous m'avez vu en train de faire la salat. » Bien sûr, ça c'est un exemple exagéré. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « On va ajouter la salat. » Mais il y a des exemples qui sont moindres que les gens Il ne voit pas vraiment ici l'aspect de, de « al-bid'a » Tout comme il y a des gens lors du temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Qui sont venus vers lui -fa, « al-Nafar » qui sont venus chez lui « alayhi sallallahu alayhi wa Et qui ont demandé « Comment est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam »« Comment est-ce qu'il adore Allah azza wa jalla » Alors ils ont entendu, ils ont eu la réponse Et eux ils ont dit quoi Ils ont dit ça c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « On n'est pas comme lui » Ça veut dire euh, « On s'attendait à beaucoup mieux » On s'attendait à beaucoup plus. On s'attendait à ce que Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait beaucoup plus de ibadah que cela. Mais c'est normal que lui, il fait pas beaucoup de ibadah. رفر الله ما تقدم من ذنبه Allah Azza wa jalla il lui a déjà pardonné. Il n'a plus à travailler dur. Ça, c'est leur propre akl ici. Propre raisonnement. Ok Alors, ils ont dit quoi وَلَا كِنِّي أَنَا وَلَا كِنَّنِي فَقَالَ L'un d'entre eux l'a dit « Moi, je ne vais jamais me marier »« Parce que je vais être quelqu'un de, de quoi Un abid, un adorateur » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Lui, il s'est marié parce que lui, Allah, il lui a pardonné, fini L'autre, il a dit quoi ?« Asoumou fala uftir » Ça veut dire « Je jeûne en permanence »« Siyamu dahr » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit « Siyamu dahr »« De jeûner toujours, toujours, toujours, à chaque jour, toute l'année » قصي haram, ان تغني ال 3ème il a dit quoi wa amma ana fa aqoom la anam je prie toute la nuit je ne dors pas je ne dors jamais je dois faire beaucoup amal salih pour que allah il me pardonne je suis pas comme rasoul allah sallalahu alayhi wasallam لاحظت كرسول الله صلى الله عليه وسلم il a entendu leur réponse qu'est-ce qu'il a dit alayhi salat wa salam amma ana fa asoum wa aftir de moi je jeûne parfois et parfois je ne jeûne pas « Je fais la salat la nuit et je dors aussi la nuit. »« je, je me marie. Et il a dit, »« Celui qui se détourne de ma sunna il n'est pas de moi. Je me distancie de lui. » Alors, si on va prendre cet exemple-là, ces trois hommes qui sont venus, ils sont venus avec, ça veut dire une fois qu'ils ont appris maintenant, s'ils continuent à faire ce qu'ils faisaient, de är en train att göra en bid'a. sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vad är det som är bättre? Kännen som är jours 3 per månad? Ayam al-Tashriq, som är en sunna. Jag 3 per månad. Det är en av de möjliga options. Eller vad är det som är jönna som är det som är bättre? 3 år per månad. Vad är det som är det Toute l'année. Celui qui a fait le plus grand sacrifice, c'est celui qui a jeûné toute l'année. Mais celui qui est meilleur que lui, c'est qui Celui qui a adoré Allah Azza wa de façon assez ici minimale, trois jours par mois, c'est pas beaucoup. Il y en a qui jouent, ils vont faire saoum le lundi et le jeudi. Encore mieux que ça, c'est Yom Daoud, un jour sur deux. Ok, mais ça c'est un niveau avancé. Mais si quelqu'un va faire le strict minimum de sunna ici pour ce qui est siyam trois jours par mois c'est assez faisable c'est assez facile ici c'est pas un grand sacrifice ala il est en train de faire beaucoup beaucoup de de bien c'est meilleur que istihad fi bidah celui qui travaille donc ici pour revenir à la ayah il dit subhanahu wa taala liyablouakum ayyukum ahssanu amala husnu al amal la qualité ici des actions pas seulement la quantité. Une fois que la personne, elle apprend à faire des actions de qualité, que l'intention, elle est pour Allah, il n'y a pas de ria, il n'y a pas d'ostentation, elle ne fait pas l'action pour les gens, pour la reconnaissance ou autre chose, et qu'aussi, elle apprend à suivre la sunnah. Après ça, elle peut dire, maintenant, je veux quoi Cette action que je fais de la bonne façon, je veux en faire plus, je veux la multiplier. Azidaminha, là, elle va avoir la quantité, et là, et là quoi Et là kvalitet i duschar och detta är en stor in Shaa Allah Subhanahu wa Taala. Allah Azza wa Jalla, och han är den alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles al alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles alldeles Très difficile de trouver un seul mot en français qui va le traduire, ok? Certains ulama ou bien certains traducteurs, ils vont dire le Tout-Puissant, le Puissant, mais ça c'est plus relié à la Qudrah dAllah Azza wa ok? Mais Al Aziz, Allah dit le celui que personne ne peut vaincre, que personne ne peut contraindre, wa taala, que personne ne peut quoi? Humilier les êtres humains, nous en tant qu'êtres humains, même celui qui est Aziz, celui qui est noble. Quoi Il est quoi Limité en réalité. Quelqu'un pourrait l'humilier avec, avec une insulte, avec un mot, avec une situation contraignante, avec des limites, ainsi de suite. Mais Allah Azza wa Jal, il est Al-Aziz, il a Al-Izza Al-Kamila. Al-Izza qui est absolu, subhanahu wa ta'ala. Et il est aussi quoi Al-Ghafour. Il est Al-Ghafour, c'est celui est lui qui est le pardonneur, c'est lui qui est le clément, subhanahu wa ta'ala. Al-Maghfirat d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Azizu, Al-Ghafour. Et lorsqu'on parle de la maghfirah, on dit toujours « Astaghfirullah »,« Allahu maghfir on demande le pardon d'Allah Azza wa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, ça c'est une traduction. Mais qasira, les ulamas ils disent « C'est quoi la maghfirah ?» Maghfirah c'est pas l'afou, parce que le pardon dans la langue arabe c'est quoi Al -afou. Allah subhanahu wa ta'ala, هو Al-gafur subhanahu wa ta'ala C'est non seulement le pardon Ça veut dire dans l'akhira Que Allah azza wa jalla il pardonne Il ne punit pas subhanahu wa ta'ala Mais il y a un autre point C'est Allah azza wa quoi Il couvre, il cache Les péchés de ses serviteurs Yasturu ala ibadihi Subhanahu wa ta'ala La partie majeure des péchés des êtres humains sont couverts. La partie majeure des péchés des êtres humains sont, sont couverts. Tous les péchés qu'on connaît, ce n'est que comme ils disent que la pointe de de l'iceberg. La partie majeure, elle est, elle est couverte. Les Allah subhanahu wa taala yubbu sittara ala Allah azza wa jalla il couvre ses serviteurs afin qu'ils puissent Faire Al-Tawbah plus facilement, n'est-ce pas Parce que celui qui est mafduh, celui que les gens connaissent, c'est quoi ses erreurs et ses défauts et ses failles, ainsi de suite, à un certain moment donné, le shaytan, il va lui dire, toi, ton image, elle est brûlée. Ça ne sert à rien de faire Al-Tawbah, de faire le repentir, de devenir une meilleure personne. Allah Azza wa Dal-Yasturu ala ibadihi, afin qu'il revienne vers lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, anhu, un jour, on l'a amené, pour qu'il soit puni sur had min hududillahi subhanahu wa taala on lui a amené un, un, un homme un jour Ali ibn Abi talib lorsqu'il était le quatrième calife on lui a amené un homme pour qu'il lui applique had min hududillah une punition je me rappelle pas c'était quoi le le, le le le péché ou le haram qu'il avait fait ou autre chose alors il a dit ya amir al mu'minin laisse-moi laisse partir s'il te plaît alors il lui a dit regarde je vais te questionner Je te questionne as'aluka billah je te questionne par Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas me dire la vérité je sais que ce n'est pas la première fois que tu as fait ça il a dit je vais te dire la vérité oui ce n'est pas la première fois mais comment est-ce que tu as su il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah azza wa jalla quoi ne la il ne va jamais quoi faire sortir l'erreur de quelqu'un qu'il a fait pour la première fois ta'ala Allah azza wa jalla ta ta'ala et aussi il y a d'autres bien sûr les hikam d'Allah azza wa jalla les sagesses on peut pas toutes les connaître mais parmi les hikam parmi la sagesse derrière cela c'est que est-ce qu'on peut vivre si on connaissait tous les défauts des autres humains est-ce qu'on peut vivre est-ce qu'on peut vivre avec les autres si chacun connaît plein de défauts des autres personnes est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un Comme ça, ulama, ils disent, si les, si les péchés des êtres humains avaient quoi avaient une odeur qu'on peut sentir. Tout celui qui fait plus de péchés, il va sentir encore plus mauvais. Est-ce qu'on peut vivre avec les autres Ça serait... Det är inte möjligt. För min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala Bir ibadihi De la miséricorde Allah Azza wa Jalla C'est qu'ils couvrent Leurs péchés subhanahu wa ta'ala Yasturu ala ibadihi Wa yatajawazu an al mudnibin Et ils subhanahu wa ta'ala Ceux qui reviennent vers lui Et qui font attaubah Même si c'est le plus grand des péchés Des montagnes de péchés C'est qui revient vers Allah Azza wa Jalla Et qui demande le pardon sincère Et qui fait attaubah Et se repart Allah subhanahu wa ta'ala Ou alladhi Yaqbalu taubata an ibadihi Wa ya'fu'an Et c'est remarquable aussi comment -ce que Allah subhanahu wa taala il a mis ensemble deux de, deux de ces noms subhanahu wa taala Al Aziz ainsi que quoi Al Rafour Al Aziz Rafour là ça nous donne encore ça nous représente encore plus la grandeur dans la Azoud parce que les êtres humains il y en a qui sont Aziz quelqu'un de noble et que les gens ils craignent en général quelqu'un comme ça il va pas être pardonneur en général quelqu'un comme ça en général parce qu'il a le pouvoir parce qu'il a al il aime faire quoi Il aime punir les autres. Il aime les remettre à la place. Il aime leur donner des leçons. Et le contraire, celui qui pardonne beaucoup les êtres humains, Souvent, celui qui pardonne beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas assez de pouvoir. Souvent, pas toujours. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, quoi Il est Al-Aziz d'un côté, mais en même temps, il est aussi Al-Ghafour, subhanahu wa ta'ala. La aya numéro 3, maintenant. Il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit qu'Allah azzawajal C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a créé les sept yeux, sept yeux qui C'est des cieux qui sont superposés. C'est un ciel et au-dessus de ce ciel, il y a un deuxième et un troisième jusqu'au jusqu septième. Un peu d'astronomie ici selon le tafsir. Okay? Selon le tafsir rappelons toujours ici que dans dans les yaqiniyats, dans les certitudes, ce qui est clair dans le livre d'Allah Azza wa ou dans les hadiths authentiques de Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut jamais être et ce n'est jamais contraire à la science. Donc ici, on ne va pas trouver dans le livre d'Allah Azza wa des choses qui ne sont pas quoi Qui ne sont pas scientifiques, qui sont aberrantes. Ça, c'est impossible. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a révélé al Coran Karim et c'est lui aussi le créateur de Samawat, des cieux et de et de la subhanahu wa ta'ala ibn ta'ala il nous dit ici comme dans l bidayat, l bidayat la bidaia la bidaia nihaya a'la mina allati tahtaha fa hiya minha chaque ciel est quoi? Est supérieur et plus grand que le ciel qui est inférieur et de ce fait il est plus il est plus vaste donc Le deuxième ciel est plus grand que le premier ciel. Il englobe le premier ciel. Et le troisième, la même chose par rapport au deuxième ciel. Et ainsi de suite, et on le sait bien sûr, ça c'est un fait, ça, euh, ça on le connaît tous. Nos ulama, ahlul il, depuis des siècles. Parce que le Coran, il indique cela. Il croit que quoi Que le ciel c'est quelque chose qui nous entoure. Que la terre, c'est un globe. Ce n'est pas une surface qui est qui est plane, ok Donc, certains ulama, ils ont mentionné même ijma sur cette question-là. Donc, le ciel, il nous entoure, le premier ciel, et le deuxième ciel aussi, il entoure le, le premier ciel. Et ainsi de suite. Et chaque ciel est plus vaste et plus grand que le ciel qui est qui est infé, qui est inférieur. Et le ciel qui est le plus proche de nous, le premier, s'appelle Samawat Dunya. Samawat Dunya. Pourquoi Samawat Dunya C'est qu'on a Dunya, ça veut dire le plus bas, mais aussi le plus le plus proche al donc le plus proche, c'est le ciel le plus proche de de cette terre sur laquelle sur laquelle on vit. هل هن متواصلات بمعنى علويات بعضهم على بعض بينهن va pas aller dans les détails, mais juste pour vous citer des choses sur lesquelles les ulama ils divergent. Il y a divergence entre les ulama euh, sur le fait Est-ce qu'il y a un espace entre chaque ciel et le, et le prochain, un vide Ou bien, après le, proche, après le premier ciel Ce qui vient après le premier ciel, c'est le deuxième ciel. Et après, c'est le troisième ciel. Okay? Lorsqu'il diverge sur cela, ce n'est pas par l'aql, par la raison, ou par euh, la méditation, ou autre chose. Non, il diverge selon quoi les dalalettes, selon les indications de certains textes, comme le hadith de l'Isra, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wasallam il a visité les cieux, et ainsi de suite. Alors, c'est à cause de cela que les ulama, ils vont parfois diverger sur ce genre, sur ce genre de questions. Il dit, subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa saba'a samawatin Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Dans la création dans l'œuvre de Ar Rahman dans ce que Allah Azza wa Jalla a créé on ne peut pas déceler de quoi min de failles de disproportion ça c'est impossible on peut pas trouver des des failles dans la création d'Allah Subhanahu wa Ta'ala تعالى سي بورساء يل دي سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقه ما ترى في خلق رحمان من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Euh, des failles comme on a mentionné et, et des brèches. مَا تَرَى اَيْا اَيُّهَا النَّادِرُ وَا الْمُتَأَمِّلِ مِنْ Ça on l'a déjà mentionné. Et Allah subhanahu wa ta'ala en passant certains ulama ils mentionnent ici il n'a pas dit مَا تَرَى فِيهِنَّ Non, il n'a pas dit tu ne trouves pas dans les cieux tu ne vois pas dans les cieux de failles tu ne vas pas trouver de failles tu ne pourras pas déceler des failles dans les cieux non il a dit subhanahu wa taala tu ne peux pas déceler de failles dans la création de arrahman pour nous rappeler ici que cette perfection elle vient d'allah ce n'est pas une perfection naturelle donc l'importance ici de quand on voit quelque chose de parfait subhanahu wa taala de toujours quoi l'attribuer à allah azawajalla nisbatuhu ila allahi subhanahu wa taala société culture disons même un temps n'est-ce pas, laïque, dans lequel nous vivons, attention au discours de nos jours. Le discours populaire, c'est un discours qui est laïque. « Yatahasha min dhikri taala qui ne veut pas citer Allah Azza wa pour être politiquement correct, pour ne pas déranger des personnes et ainsi de suite, Il ne veut pas parler d'Allah. Et malheureusement, plusieurs musulmans maintenant, encore une fois, ils sont affectés doucement, doucement par ça et on le remarque dans leur... Dans leur discours, il va te dire regarde ce que la nature nous a donné, regarde ce que telle chose, et ça c'est extrêmement grave, Donc le musulman toujours lorsqu'il voit des choses dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ila khaliqiha, les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. min sarat hasanatan, Alors, ils disent, euh, ils disent les ulama, si Allah il nous dit qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de brèche dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans les cieux, si on regarde les cieux, alors ça veut dire que cette création d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est quoi Elle est, elle est parfaite, elle est, elle est complètement, complètement parfaite.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 les êtres humains, que l'être humain n'est rien devant al-malaïka, alayhim as-salam. Mais al-malaïka, on ne peut pas les voir. On croit en eux. Mais par ici, al celui qui, pas, qui ne connaît pas l'wahi, qui ne connaît pas la révélation, il ne peut pas voir al-malaïka. qui, Allah, Azzawajal, nous a donné quoi Des créatures qu'on peut voir et qui sont un signe de sa puissance. Que toute puissance d'un être humain, c'est quoi la puissance d'un être humain Qu'est-ce qu'elle fait la puissance d'un être humain Elle nous donne quoi Qu'est-ce qui illustre la puissance de l'être humain oui. Matériel. Réalisation, comme quoi Quelle serait la réalisation qu'on va dire L'être humain, il a réalisé telle chose. Oui. Un avion, vous des? voyez Des découvertes. Des, découvertes. Des, choses, des choses directes comme ça. Pas besoin d'être un scientifique. L'être humain, il est, il est surtout, quoi Il est surtout, comment on peut, on peut dire ça euh, Il est surtout secoué par des choses visibles, ok Il y a des choses, bien sûr, des découvertes qu'un scientifique il va dire « Si vous saviez cette technologie qu'il vient d'inventer, je ne sais pas quoi, dans l'avenir, ça va faire telle chose. » Mais ça, c'est abstrait. Mais quelque chose d'évident de, devant nous, tout de suite, lorsque l'être humain, il voit et dit oh. « Par exemple, des gratte ciel des, con des constructions, n'est-ce pas C'est pour ça que Allah Azza wa nous a parlé. Même les nations du... du passer les constructions, le bûnian, tabnoun, habi kuliri ayatan tabbathoun. Donc, si quelqu'un, mettons quelqu'un qui n'a jamais vu un gratte-ciel dans dans sa vie et qui va aller au centre-ville ou bien il va aller à Toronto, ou bien à, à, à New York ou Dubaï, autre chose, il va voir, il va dire, oh, c'est qui qui peut faire ça Qui a fait ça Donc, l'être humain, habituellement, quoi, il est pris par le par le visuel quelque chose de d'impressionnant n'est-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné des choses qui sont beaucoup plus impressionnantes beaucoup plus grandes comme al-jibāl les montagnes que Allah subhanahu wa ta'ala il a il a créé comme les cieux. C'est pour ça, Allah Azza wa il nous rappelle dans le Qur'an Karim, dans plusieurs ayats, comme dans surah Al-Mulk ici, l'importance de regarder, de voir le ciel, de méditer sur le ciel pour ne pas être emprisonné ici sur, sur la terre. Que cet univers, même l'univers qui est visible, qu'on peut voir, eh bien, il est beaucoup plus vaste que... Que quoi? Que par exemple, ce petit monde ici que nous avons sur le téléphone. Okay, que les gens de nos jours, le petit écran sur lequel on est emprisonné de nos jours, les gens ils passent des heures de leur vie sur ce, ce petit écran ici comme ça, qu'en réalité l'univers est beaucoup plus vaste, que, beaucoup plus vaste que, que cela. Comme la fameuse, vous avez déjà entendu probablement parler du fameux « le monde a changé okay, ». Le monde a changé, ça c'est quelque chose de grand. Le monde il a changé, il a beaucoup changé. Parfois c'est utilisé dans un sens qui est vrai, mais parfois aussi c'est soit exagéré, ou bien comme on dit quoi C'est une parole de vérité par laquelle on veut arriver à une mauvaise fin. Naam, le monde il a changé, que ça c'est une vérité, ça c'est réel. On peut prendre comme exemple le fait qu'il y a de cela quelques siècles, les êtres humains ne volaient pas dans les airs, n'avaient pas d'avion. Les êtres humains ne pouvaient pas se parler d'un continent à un autre, n'est-ce pas, en direct. Donc, oui, le monde, il a relativement changé. Mais exagérer le changement au point de dire que le monde, il a changé. La religion, les messages, Dieu, n'est-ce pas, l'Ahadith, Sahih al-Bukhari, Tafsir, Ibn Kathir, telle chose que ça, c'est plus bon, ça, c'est pour avant. Le monde, il a tellement changé. Alors, il faudrait de ce fait, nous aussi, qu'on qu change, tout a changé. Alors, si tu veux faire un petit test pour ça, petite épreuve ici pour tester la véracité de cette expression, c'est quoi Tu n'as qu'à lever ta tête vers le ciel à chaque matin pour voir que le monde n'a pas changé. Le ciel, il est le ciel. Les étoiles sont à la même place, le soleil qui revient à chaque matin, il est le même, et qui se couche à chaque soir, il est le même, et les nuages sont les mêmes. Enfin, ça c'est... La plus grande partie de l'univers, ce qui a changé, ça veut dire, sur cette terre, ce qui est sur cette terre, et ça, même ceux qui sont des athées, tout celui qui a un peu de science, qui connaît un peu la science aujourd'hui, qui ne qui vient pas du désert et qui connaît les conclusions auxquelles l'astronomie est arrivée ainsi de suite, tout celui, même celui qui est un athée, qui ne croit pas en Allah Azza wa Jalla, Il sait et il admet que cette terre, elle est quoi Elle est insignifiante dans cet univers. Qu'elle n'a pas de valeur, c'est même pas de la poussière. Elle ne vaut rien devant, quoi Une, une seule étoile. Sans parler de tout l'univers. Alors le fait de dire que le monde, il a changé, comme ça c'est grave, tout a changé, il faudrait tout changer. Il y a aujourd'hui, comme on a dit déjà, même des musulmans qui pensent comme ça. Le monde, il a changé, tu vis toi, tu es où on est en 2019 le monde il a changé toi tu es encore dans le temps le monde il n'a pas changé le monde il est le même ok un peu la technologie a un peu avancé n'est-ce pas chez un ilm ta'ala bihi ala ala ibadihi l'être humain c'est l'être humain et as-sama hiya sama wa shams hiya shams ard al-ard al huwa al c'est le même oxygène qu'on respire que les êtres humains respiraient il y a de cela plusieurs siècles et que, si Allah, Azzawadu, nous enlève Aux, euh, aux êtres humains, le même oxygène qu'il donnait aux êtres humains avant nous il y a de cela cinq siècles. On ne pourra pas survivre, on ne pourra pas vivre, ne sera que quelques quelques minutes de plus. Donc, il dit, subhanahu wa ta'ala, « Thumma rdi'il basara karratayni yanqalib ilayka al basaru khasi anwa huwa hasir. » Allah Azza wa Dahl, maintenant dans la quatrième Ayah, il nous demande de répéter, de regarder, encore une fois, le regard, de le porter vers les cieux, une deuxième fois. Les ulamas, ils disent, c'est quoi une deuxième fois? Ça veut dire, pas seulement une fois, et une deuxième fois, et c'est tout. Non. Ressay tant que tu veux, qu'est-ce que tu vas arriver? C'est quoi la conclusion à laquelle tu vas arriver? al-basaru khasi anwa huwa. Hasir ton regard et eh bien il va revenir vers toi tu vas le rabaisser après un certain temps Khasian wa huwa hasir il sera humilié Khasian ay valilan. humilié déçu déçu de ne pas avoir trouvé des imperfections ça veut dire celui qui voulait trouver des imperfections dans khalq Allah subhanahu wa taala fi khalqi et aussi il va être quoi agacé C'est la fatigue, قال العلماء خاصا اي عن ان يرى نقصا دون ان يرى هو Regard il a quoi Pe regarder, regarder, regarder après ça tu vas dire je peux plus regarder. Ça veut dire je suis incapable de trouver des imperfections dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, remarquez ici la différence entre ce que Allah il a créé et ce que l'être humain il a, il a créé. Tu habites dans une maison et tu as beaucoup d'argent. Allah a fait à l'aïka Tu as beaucoup d'argent. Et tu veux gaspiller cet argent. Tu vas ramener le meilleur architecte et tu vas lui dire Regarde, je veux avoir le plus beau toit, si tu peux bien le décorer, me faire des choses et des choses, pour que je puisse le regarder à chaque matin. Je regarde le toit comme ça et je dis, ça c'est mon toit, j'ai mis tellement d'argent à ça. Qu'est-ce qui arrive Après quelques mois, après quelques années au pire, tu vas dire quoi J'en ai marre de toujours regarder là. La même chose, c'est le temps de changer. Ce pas sur euh, chacun, je pense, chacun a un ordinateur, je suppose, ou utilise un ordinateur souvent n'est-ce pas il y a toujours ce background en arrière que tu mets wallpaper l'image tu vas mettre une belle image comme ça mais après quelques temps tu vas dire OK c'est le temps de changer n'est-ce pas il faut chercher autre chose sur internet mettre une autre image changer les couleurs cadacab voilà qu'il le ciel tu vas jamais dire j'en ai marre de regarder ce ciel faut nous amener autre chose c'est trop toujours regarder la même chose donc Allah zawad ma tara fi khalqir rahmani min min tafawut så det är inte så att vi har något som är väldigt speciellt. Det är inte så att vi har något som är est grand que n'importe quelle faille peut avoir des répercussions qui sont sérieuses. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala « ahkama khalqahou »« ahkaman » Il a créé cet univers de façon parfaite. Est-ce qu'il y a un musulman, un mu'min qui débat de ça, qui n'est pas d'accord avec ça Que Allah a créé un univers qui est parfait, que la, que la création d'Allah a créé est parfaite Est-ce qu'il y a un mu'min, un muslim, qui débat de ça Non Mais al ce qui est surprenant C'est qu'il y a des muslimines qui débattent d'une autre chose ici Qui est aussi dans la qudre d'Allah Azzawadal Et dans sa sagesse Qui est char'ou Allah, subhanahu wa ta'ala Sa religion à lui, subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qui, qu qui est plus grand auprès d'Allah Qu'est-ce qui, qu qui a plus de valeur auprès d'Allah Les cieux, samawad, makhlouqa Ou bien Al-Din, la religion Al-Quran, kalam Allah, subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qu'il y a Coran, Din, char'a c'est -ce la parole d'Allah c'est la chose la plus, la plus noble à laquelle nous avons accès c'est Al-Qur'an, Al-Karim Al-Samawad, Al-Sab' Samawad, elles ont une fin Samawad avant la fin des temps qu'est-ce qui va arriver cette terre elle va Allah Subhanawad il va la réduire à Rien du tout. Le ciel, la même chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il crée la terre et le ciel, il va la détruire et la recréer, la détruire et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, même encore plus, Allah azza wa il a créé les cieux et la terre pour nous, comme les ulama ils disent. Les cieux et la terre ont été créés pour pour nous, comme des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, pas n'importe quel être humain, bien sûr, mais le mu'min, il a plus de valeur auprès d'Allah azza wa ta'ala que... As-Sama en, en tant que créateur. Mais ce qui est plus noble et plus parfait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore qui a plus de noblesse et de valeur c'est dinoullahi azza wa jal. Alors comment est-ce qu'un musulman et un mu'min peut dire Allah azza wa jal regarde l'univers il est parfait regarde telle telle telle chose wala kin après ça quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit quelque chose في le الكريم il te dit mais wala tu sais le Quran il a été révélé il y a le 14 siècles, et encore une fois je sais pas si ça marche pour aujourd'hui je sais pas si ça va les meilleurs les meilleurs résultats Allah a'lam il faut peut-être penser à une nouvelle n'est-ce pas une nouvelle façon de faire les choses et ainsi de suite Allah subhanahu wa ta'ala Il dout de la science et de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, « Shar'u Allahi azza wa jalla achaddu ihkaman wa atammu kamalan » La perfection de la religion d'Allah azza wa jalla est encore plus grande Que la perfection des cieux et de la terre comme Allah subhanahu wa ta'ala les a créés subhanahu wa ta'ala si Allah azza wa jalla كان الله تعالى يباهي باحكام خلقه واتقان صنعته le fait que Allah azza wa jalla il nous rappelle la perfection de ça de ce qu'il a créé subhanahu wa ta'ala les ulama ils disent aussi ça implicitement implicitement ça nous indique que Allah azza il aime la perfection et de ce fait implicitement ça nous indique que Allah azza il aime que ses serviteurs quoi ils agissent avec perfection itqanul amal c'est pour ça dans le hadith du prophète alayhi wa sallam inna Allah ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan an que Allah subhanahu wa ta'ala aime ça quand le croyant il fait des actions mais il va les faire avec quoi excellence, avec perfection, avec qualité le plus qu'il peut bien sûr on ne peut pas tout faire avec excellence et avec perfection mais quoi Il y a des choses qui sont importantes dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas si importantes dans la vie. Parfois, il y a un, un projet, c'est quelque chose qui prend quelques, quelques secondes. Okay? C'est un temps passager. Mais les choses qui sont importantes dans la vie, qui ont de la valeur pour nous, qui ont un impact sur les autres, ainsi de suite, des responsabilités. Amen. Allah Azza wa ta'ala, qu'on les fasse avec avec perfection, avec le mieux qu'on puisse, de la, de la meilleure façon avec laquelle on peut, on peut les, les livrer et les accomplir bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Après ça, Allah Azza wa Jal, il nous rappelle, encore une fois, on passe maintenant à la cinquième ayak, Allah Azza wa Jal, il nous parle maintenant d'un aspect de la perfection du ciel et qui fait ici, qui protège le ciel, mais aussi qui l'embellit. Donc, la beauté mais aussi la, la protection. Il dit subhanahu wa ta'ala: "Et Nous avons embelli le ciel du monde avec des lampes et Il dit subhanahu wa ta'ala parle du ciel du encore une fois le premier ciel le plus proche que nous l'avons nous l'avons embelli. Vous avez embelli le, le premier ciel, le ciel le plus proche, nous l'avons orné. Avec quoi? Bi masabih, masabih, c'est les lampes, comme les ulama, comme les traducteurs, ils disent les lampes, c'est les euh, luminaires que Allah subhanahu wa taala il a, il a établi. Ça veut dire quoi Les ulama, ils disent, Allah subhanahu wa taala nous parle ici de toutes, de tous les, tout, euh, de, de toutes les, de toutes les étoiles et les astres et ainsi de suite, que ce soit ce qui est stable, ce qui est fixe et ce qui se, ce qui se. Déplace. Ce qui est stable, ce qui ne change pas de place et ce qui se déplace, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cela comme quoi Une décoration, ça décore le ciel. Si le ciel c'était tout noir ou bien tout bleu, il n'y a pas de décor, ça ne change rien, rien du tout qui change, il n'y a rien qui bouge comme des étoiles filantes et ainsi de suite. Que ça, ça ne va pas être si intéressant que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a orné et il l'a décoré, il l'a embelli, subhanahu wa ta'ala. Bima sabiha Wa kala l'ulama Hiyanudumun Mudiha Bien sûr Chaque astre Et chaque étoile Ici Elle a quoi une certaine Certain Certain degrés Certain puissance de lumière Ça change avec les jours Ça change avec le lieu Dans lequel on se trouve Sur cette terre Et ainsi de suite Kullu haddamin min kudratillahi subhanahu wa ta'ala De la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala Wa ja'alnaaha rudouman lishayateen Wa ja'alnaaha rudouman lishayateen Allah subhanahu wa ta'ala Il a fait aussi de ces masabih, de ces luminaires aussi Allah azza wa jalla On a fait des quoi Des euh, arrudoum des, euh, des projectiles pour lapider les shayateen C'est qui les Chahardine? Chayatine de al -djinn. On va parler très brièvement de cela inshallah Azzawjal parce que les détails on va en traiter lorsqu'on va arriver. Vi hoppå in chan allah att ta tafsir på Sourat Al-Jinn som kommer efter Sourat Al-Mulk In chan allah Azza wa Hadith Men i hadiths av den Prophets Hadiths authentik Très brièvement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Vi har décrit comment est que Al-Jinn Les Jinn är så shayatina Al-Jinn On sait que Al-Jinn Il y a des muslimins Il y a des kafirin, kafirin de Al-Jinn Ça veut dire shayatina de Al-Jinn Comme Iblis Et Jinn de où c'est soldat Qu'est-ce qu Il grimpe vers le ciel, vers sa vers le ciel le plus bas. Un shaytan qui monte sur, sur les, les épaules de, de l'autre shaytan, qui monte sur l'autre, qui monte sur l'autre. Ils vont grimper et après ça, celui qui est le plus haut, il va essayer d'espionner, pour essayer quoi D'extraire des informations du ciel sur le qadar quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle des ordres qui donnent aux malaïkas, bien sûr, ils ne peuvent pas écouter Allah, azza wa ta'ala, directement, ta'ala, Allahu an d'alik, mais les malaïkas, ils passent le message, un malaïkas vers un autre malaïkas, vers un autre malaïkas, et après ça, il va y avoir un djinnis qui parfois va, quoi, va voler une information que les êtres humains ne connaissent pas encore, elle est au niveau du ciel, sama du ciel le plus, le plus bas. Et ce djinni, c'est quoi son objectif Dès qu'il a l'information, c'est quoi Il va la transmettre à celui qui est plus bas que lui, et l'autre à celui qui est plus bas, jusqu'à ce que ça arrive à un djinni qui va filer avec rapidement pour la prendre à un kahin, ou bien un sahin, les magiciens ainsi que les voyants, les divins, kahana, ceux qui prétendent connaître, connaître l'avenir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que ces kahana, ces divins-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont prendre cette information-là parce que c'est une euh, c'est une euh, c'est une ressource qui est rare, OK ça arrive rarement des informations comme ça, ils peuvent pas vendre juste des informations véridiques, ils vont la mélanger avec 100 mensonges. 100 informations qui sont qui sont fausses. Et là, ils vont la vendre aux gens. Ils vont dire, faire la publicité, dire, moi, je connais le raïb, je connais demain, je connais telle chose, telle chose. Et les gens, bien sûr, vont venir chez eux, le jahala, bien sûr, le kafara, leur payer de l'argent. Et il va lui dire, toi, ce qui va t'arriver l'année prochaine, tu vas voir telle chose, telle chose, telle chose. Et là, toi, tu portes ton attention sur toutes ces choses-là que lui, il a dit. Mais dès que l'une des choses se concrétise, tu vas dire quoi Il connaît. Le, le futur, il connaît l'avenir, c'est vrai, il me l'avait dit l'an dernier et c'est arrivé, il me l'a dit ça fait trois mois et c'est et c'est arrivé. Par contre, ce n'est pas tous ces djinns là qui pourront transmettre cette information. Alors dans le hadith du prophète ainsi que dans le Qur'an karim comme dans sourate le, euh, le djinn ici dans sourate Mulk et d'autres sourates, Allah subhanahu wa taala, il nous informe que quoi, qu'il y a des des projectiles en feu, ce qu'on appelle communément les étoiles filantes, celles qu'on peut voir, bien sûr, c'est les étoiles filantes qui font quoi qui, qui brûlent une grande partie de ces, de ces djinns-là et qui ne pourront pas de ce fait transmettre l'information. Donc ces chouhub, ces astres-là, certains de ces astres, c'est une protection pour pour le ciel, pour que les djinns ne peuvent pas pleinement espionner, sinon ils vont savoir tout ce qui se passe. Vous comprenez? Donc pour eux, ça c'est un travail qui est quoi? Qui est risqué. Il y a beaucoup de morts. Il y en a beaucoup qui se prennent dans le chemin avant d'information, avant d'amener une certaine information. Ok? Donc si quelqu'un il va Il va se soucier, il va dire mais Dieu n'y va tout savoir sur notre vie, sur notre avenir et ainsi de suite. Non non, ne t'en fais pas. Ça c'est comme quoi, ça c'est comme certains, euh, certains biens rares que Allah subhanahu wa taala Il a créé au fond des océans et qui coûtent très très cher parce que rares sont les personnes qui les qui prennent le risque d'aller d'aller pour chercher ces ces trésors et ainsi de suite pour ensuite les revendre à, à très grand prix. Fångar hon honom? Nej, han är inte fängslad. Nej, han är inte fängslad. Nej, han nombre d'années? Pour Nej, han är inte fängslad. Nej, han är inte fängslad. Nej, han är inte fängslad. Nej, c'est iblis c'est une exception Allah azza wa jalla an darahu ila yawm din il a donné long vie n'am walakin que ce soit iblis ou les autres djin tous ils meurent c'est pour ça dans le hadith dans le dua. al hayy alladhi la yamut wal insu wal jin yamoouton donc même les djin ils meurent ok maintenant leur durée de vie est-ce qu'elle est comme la nôtre Allah a'lam je ne connais pas de texte, de texte sur, sur, euh, sur cette question là طيب oui. donc waja'alnaha ruduman lil shayatin Kalla al shaitan huwa kullu mutameridin kharidin an ta'atillahi ta'ala. C'est C'est quoi la d'un shaitan? Shaitan, c'est tout celui qui se rebelle contre Allah Azza wa Jal. Qui sort complètement de l'obéissance d'Allah Azza wa vers la désobéissance. Et certains ils disent aussi, shaitan huwa alladhi la yamuru illa Shaitan, c'est quoi? C'est un être, parce qu'il y a des shayatins, des êtres humains, shayatins aussi. Allah Azza wa Dhu nous dit qu'il y a des êtres humains qui sont shayatins. Shayatins al-dhinn -ins, yuva insi, insi wa al-dhinn. Donc, shaytan, kala al-ulama, al-ulama, ils disent, shaytan, c'est un être, que ce soit être humain ou dhinn, qui n'ordonne que le mal. Si tu vois quelqu'un, un être humain, qui en général n'ordonne que le mal, ça il s'appelle quoi? Shaytan. Toujours il encourage le mal. Il fait ce qu'il Il fait ce qu'il fait, il fait, subhanahu wa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 Un ornement pour le ciel. C'est une beauté pour le ciel. Numéro 1. Numéro 2. Une protection contre les chayatines. Et 3. Et des signes d'indication pour le chemin. Comme Allah Azza wa dit, il dit, wa dit, il dit, il dit, il dit, il GPS, il dit, il dit, il Aux étoiles pour connaître le nord et le sud et ainsi de suite. Alors il dit Tout celui qui ajoute une autre raison d'être, des étoiles, un autre bienfait. Alors quoi Il a dit du n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ici il est en train de parler bien sûr de « ilmu at-tanjim » comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie ou autre chose, les gens qui qui prétendent qu'à travers les étoiles, on peut interpréter des choses et ainsi de suite. هذا تكالف و كله جهل و C'est de l'ignorance et de l'égarement. يَا billahi subhanahu wa taala Dans la vie, Allah Azza wa il va punir des chayateens avec ses projectiles avec lesquels ils sont lapidés. Ça veut dire avec ses shuhoub, avec ses météorites en quelque sorte, ces météores plutôt en quelque sorte. Mais dans l'akhirat, qu'est-ce qu'ils ont Il dit subhanahu wa ta'ala وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Et on leur a préparé la punition de la fournaise. Ça veut dire dans, dans l'akhirat. Sa'ir, c'est l'un des noms de Jahannam Iyadun Billahi subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela nous apprend Nous apprend que bien sûr, al-shayatin, ils sont punis dans la dunya, mais aussi dans l'akhirat. Ça nous apprend cet ayat, comme plusieurs autres ayats. C'est un dalil que, comme les ulama, ils disent Annarhu aljannah makhluqatn maududatn, att ainsi que le paradis är sont quoi présents ils existent actuellement att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är wa a'tadna lahum que c'est déjà prêt que Jahannam att billah azza wa det elle est prête pour les pour les att Allah subhanahu wa ta'ala min att det är att det är Un signe de la grandeur, de la perfection suprême d'Allah Azzawajan. C'est qu'en ces étoiles et en ces astres-là qui sont dans le ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi Plusieurs choses en même temps. D'un côté, c'est une beauté. Et d'un autre côté, c'est une quoi Protection. Comme on dit parfois, bien sûr, ce n'est pas pour comparer, wa lillahi ta'ala, al-matallu i'ala, comme on dit parfois, quoi Joindre l'utile à l'agréable. C'est utile, ça protège et c'est agréable avoir c'est ça c'est la création de Allah subhanahu wa ta'ala entre euh, en passant aussi les ulama ils ont remarqué que al jin al jin ils ont devancé ils ont ils ont chose qui le distingue c'est science ça veut dire la science technologique la science technique et ainsi de suite alors le al jin ils ont devancé l'atrouma dans la conquête de bien avant l'être humain alors qu'auprès d'Allah c'est lequel qui est le plus noble l'être humain ou le djinn l'être humain comprenez. alors c'est pas seulement le, la possibilité de voler dans les airs qui est la chose la plus la plus, la plus noble ce n'est pas ça encore une fois il y en a qui disent regarde ça c'est l'argument okay? l'expression la plus simpliste que tu peux, que tu peux entendre d'un musulman entre guillemets révisionniste okay? le fameux Euh, L'Occident est monté vers la Lune et nous on est encore dans les hadiths, ok C'est la, la chose la plus la plus nonsense. Aucun rapport entre monter vers le ciel et entre les hadiths. c'est quoi le rapport entre entre tel et entre et entre tel même Il y a des bien sûr ça, je ne veux pas entrer ici dans des ce que vraiment l'être humain est monté sur la Lune ou non. Ça c'est une autre chose. Mais si on assume que oui, si on assume que oui. On, on connaît que même il y a plusieurs astronautes, n'est-ce pas, que lorsqu'ils vont en, en mission spatiale et autre chose, ils, ont, ils, ils prennent avec eux quoi La Bible et des livres de religion et ainsi de suite. Ils ne vont pas dire oh, « on est monté vers le ciel, c'est fini, c'est terminé ». Voilà, nous avons des soufahats parmi nous malheureusement qui disent « kalam la ma'na lahu ». Voilà, il Va te dire encore une fois, les gens ils sont montés vers la lune et vous vous êtes encore en train, en train d'étudier le fiqh haïr, donnifas ou tahara ou je sais pas quoi, je sais pas. Restez comme ça jusqu'à jusqu'à toujours, restez comme ça. Donc ils ne trouvent rien pour blâmer quoi l'état du musulmanin, à part le dîn et à part al-haq, la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa taala. Allez, euh, un peu de science ici, un peu de science. Ça veut dire, encore une fois, la science un peu, un peu d'astronomie, entre guillemets. Mais, encore une fois, en se basant sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, certaines personnes, j'ai déjà lu cette shubha sur Internet. J'ai déjà lu cette shubha il y a de cela quelques jours. Lorsque je préparais un autre cours, j'ai trouvé sur Internet qu'il y a une shubha. Certains disent, comment se fait-il que dans l'Islam et dans le Coran et dans les hadiths, ça dit que c'est les nudoum, les nudoum. Qui sont quoi Qui sont des projectiles qui brûlent les jin. Alors ils nous disent que les noudum c'est les étoiles et ils nous disent que aujourd'hui la science elle nous prouve que les étoiles filantes c'est pas des étoiles c'est quoi C'est des petites roches ou bien des euh, de la poussière ou autre chose qui atteint, qui se rapproche de l'atmosphère ou bien qui rentre dans l'atmosphère et qui crée ce phénomène là qu'on appelle quoi L'étoile filant ou bien des des météores. Alors ils disent, vous voyez, Al-Qur'an, il s'est trompé d'expression. C'est pas c'est pas précis, c'est pas c'est pas juste. Et la réponse, bien sûr, elle est très simple. De un, les ulama Même il y a de cela plusieurs siècles et je vais vous lire maintenant un passage de l'imam Ibn Kathir رحمه الله dans son tafsir OK ça c'est avant l'existence de la NASA avant que les ulama ils découvrent c'est quoi et il arrive à expliquer c'est quoi les étoiles filantes et ainsi de suite Imam Ibn Kathir رحمه الله il dit ala bil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 Il dit, ça parle de shuhub. Il dit, parce que ce n'est pas les étoiles qui, quoi, qui lapident. Il dit, c'est des shuhub, c'est quelque chose, un shihab, c'est euh, des projectiles, c'est des projectiles, des météores. Même aujourd'hui, le mot shihab, il est utilisé pour traduire, quoi, météore. Mindouniha, <médiculé> qui sont sous, plus petites, plus proches, quelque chose de, de moins important, de moins grand que, que les étoiles. Et après ça, il dit, waqaq takounu mustamaddatan minha. Et peut-être, il dit peut-être que ces, ces météores, elles viennent originellement des, des étoiles. Donc, de un, Lamia il n'a pas dit voilà leur origine. Et après recherche, j'ai trouvé voilà où t'as Que même scientifiquement aujourd'hui, il n'y a pas de réponse définitive. À, en ce qui a trait l'origine initiale des météores. Ok, c'est de la poussière ou bien c'est une petite roche ou autre chose, mais elle vient de où exactement À ma connaissance, même scientifiquement, il n'y a pas de réponse. Qui est quoi Qui est définitive. La deuxième chose, c'est que le mot Najm dans la langue arabe, aujourd'hui, en 2019, on dit Najmoun, c'est pour faire référence à une étoile. Mais dans l'arabe classique traditionnel, qui est l'arabe du Coran, Al-Najm, c'est tout ce qui est dans le ciel. Comprenez, tout objet qui est dans le ciel. Ça veut dire, ça c'est dans l'arabe qui est classique et traditionnel. Et l'islam il n'est pas venu, ou bien le Coran Allah Azza wa Jalla ne l'a pas révélé pour, pour qu'il utilise le vocabulaire scientifique, le jargon de la NASA, comme la NASA a défini, selon l'a défini selon le dictionnaire des, des, des, des personnes qui sont en astronomie ou autre chose. Parce que de un, ça c'est un vocabulaire qui évolue. N'est-ce pas que ça arrive souvent en science qu'on change de, vo de, vocab de vocabulaire, n'est-ce pas En science, parfois, il y a des choses on va dire « Non, non, non, telle chose, on la définissait, on l'appelait virus. » Mais non, non, il faut créer une deuxième catégorie ici. Deuxième appellation, c'est parce qu'en vérité, ça ne... quoi Ça ne... Quoi ça ne, euh, ça ne euh, ça ne concorde pas bien ça ne convient pas à la définition il faudrait ajouter un autre nom donc la science elle évolue avec l'évolution de la science souvent quoi les même le vocabulaire il évolue on va dire non non cette chose maintenant on va lui donner un nouveau nom il faut pas la il faut pas la confondre nomenclature. la nomenclature baraka allahou donc euh, comme il dit les ulémas la terminologie okay? chaque science elle a son propre donc Allah Azza wa s'il devait nous révéler un Qur'an pour chaque terminologie pour chaque département chaque département il faut qu'il y ait son propre non le Qur'an il est descendu ou bien Allah Azza wa il l'a révélé si on peut dire ainsi excusez-moi entre guillemets okay? entre guillemets bien sûr avec un langage populaire que tout le monde comprend et là si on revient au langage populaire ces trucs qu'on voit comme ça filet en français comment est-ce qu'elle s'appelle Comment est-ce qu'on les appelle en français Des étoiles filantes. Okay? Vous voyez, même en français, on les appelle des étoiles filantes. Mais scientifiquement, on ne les appelle pas des, des étoiles. En anglais, elles s'appellent « shooting stars ». Mais scientifiquement... They are not stars, vous comprenez? Mais on a pas dit non non, il faut changer maintenant le langue, il faut plus dire étoile filante parce que ce ne sont pas des étoiles. Non, tout le monde les appelle des étoiles filantes, même les enfants, on leur apprends c'est des étoiles filantes. Ça enfin, Il y en a des gens parfois ils cherchent des choses comme ça pour voir ah tu vois le Coran il s'est trompé. Coran ne s'est pas trompé. Coran utilise un vocabulaire, une terminologie qui est différente que la terminologie qui est connue de nos jours dans certains Ou autre chose euh, la même chose ici pour ce qui est de Sama, as -sama le ciel les ulama ils disent est-ce que toutes les étoiles qu'on peut voir est-ce que toutes elles sont dans le ciel le plus bas les ulama ils disent pas nécessairement OK rien rien n'empêche qu'il y ait des étoiles parmi celles qu'on peut voir qui sont dans le deuxième ciel troisième ciel quatrième ciel les ulama ils disent pourquoi ils disent mais ça reste quand même une zina ça embellit le premier ciel parce que car le ciel il est quoi transparent on peut voir à travers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 Ces premiers ciel et deuxième ciel les ulama ils disent n'am Na Ils disent a des preuves sur cela la tudfa un peu pas elles sont claires dans le coran le karim écoutons certaines ayats allah azza wa jalla il dit qulunzurou ma za fi as-samawati regardez ce qui est dans les cieux et la terre la azwajal il a pas dire on peut voir les, les cieux wa qala ta'ala la même chose la qui est... regardez ici les, les cieux subhanahu wa ta'ala alam sab'a طباق وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ولذلك قال العلماء كما قال الامام النحاس subhanahu wa الآية التي بعدها سیزیم آیه وللذین كفروا بربهم عذاب جهنم وبيئس المصير. إلی سبحانه وتعالی. Maintenant pour ceux qui sont les kafirins, ceux qui reni leur Seigneur, lesdins kafirou b'rubhim, qu'est-ce qu'ils vont avoir? عذاب جهنم وبيئس La punition de L'enfer de Jahannam. Och som Masir. ser. Quelle mauvaise fin. Quelle mauvaise destination pour le kafirin. Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla. Nu mençonner kafirin maintenant. Après avoir mençonner qui? Al-shayatin. C'est parce que le shayatin. Voilà ce qu'ils ont fait dunya. Voilà ce qu'ils ont dans l'akhirat. Et la même chose pour ceux qui les suivent. Qui sont al-kafirin. Le, le mot kafirin ça vient louratan de al-kufr. Dans la langue arabe. Kafir ça vient de kufr bien sûr. C'est quoi al-kufr Al-Kufru loratan huwa as-sitru wat-taghtiyah. Al-Kufru dans la langue arabe, c'est quoi? C'est le fait de couvrir quelque chose. Et le Kafir, il s'appelle Kafir pourquoi? Léannahu gatta ni'matallahi azza wa jall. Il couvre subhanahu wa ta'ala inqirunaha ilghun li ni'am dallah azza wa jall il veut les couvrir il dit non non j'ai rien reçu Allah subhanahu wa ta'ala n'y'im alayhi Allah azza wa jall il m'a pas envoyé de de preuves qui sont qui sont visibles qui sont évidentes et ainsi de suite et en passant le mot encore une fois d'anxiens si on devait, si, euh, si on devait euh, faire une traduction linguistique ici de le kofur dans la langue arabe c'est taghtiya comment on va le traduire en français hmm couvrir fa le mot le mot couvrir cover en anglais en français vient de où de couver OK cover to cover couver couverture, n'est-ce pas couvrir, kufr, donc revenez encore une fois, c'est pas une invention aujourd'hui, ok, revenez au, au, euh, aux références anciennes dans la langue arabe, Lise, l, l, lisanul Qamus al muhit, Cela plusieurs siècles, ils vont vous dire le sens de l'kufr, l'kufr uluratan huwa tahtiya, c'est le fait de couvrir, ok, donc voyez comment est-ce que il y a plein de mots comme ça dans la langue arabe qu'on trouve aujourd'hui qui sont Commune en français, en anglais, ainsi de suite. Euh, « El Ard », comment est-ce qu'on appelle en anglais ?« El Ard »,« Earth »,« Ard »,« Earth »,« Ard », même chose, ok Qui est, qui est plus ancien ici Est-ce que c'est l'anglais qui est plus ancien ou l'arabe L'arabe qui est plus ancien, ok ارض في كتاب الله سبحانه هو تعارضك يا plein de mots comme ça qui sont présents dans d'autres langues il dit subhanahu wa ta'ala wa bi'sal masir ay bi'sal wa al wa la yastati'u ahad an yuqaddira 'idama su'iha wa illa man subhanahu wa ta'ala C'est Allah azawajek qui nous parle de l'enfer et c'est seulement Allah subhanahu wa taala qui connaît la grandeur de l'enfer. Subhanahu wa taala n'insère Allah taala minha subhanahu wa taala. Fa al wal leader est celui qui l'a suivi. Shaitan et al kafir les deux vont finir ensemble tout quand dans la dounia il voulait être ensemble il voulait le suivre dounia il va le suivre fi al akhirah il dit subhanahu wa ayah numero 7 idha ulqu fiha sami'u laha shahiqun lorsqu'on va les jeter à ils vont être jetés en enfer subhanahu wa ta'ala ala Al-Dhul, par humiliation, ils vont être humiliés à l'intérieur de Jahannam, iyadabillahi subhanahu wa ta'ala, sami'u laha, ils vont entendre que Jahannam, elle émet un sang. Ce sang-là, Allah Azza wa Jalla a appelé Al-Shahiq, ay sawtan aliyan fadiyan mun kara. C'est un sang qui est très élevé et qui n'est vraiment pas quoi Intéressant, qui est très dérangeant. C'est pour ça ici Ibn Mandur, il nous dit ici dans Phili Saint Arab il dit shahir huwa aswat. Le mot shahir, c'est quoi C'est le pire des sons qu'on peut entendre. Il s'appelle ash-shaheeq, ayda billahi subhanahu wa ta'ala, fa Donc déjà avant la punition corporelle, ils vont entendre ici c'est une introduction, ils vont s'attendre au pire par le sang qu'elle va émettre, on sait, en tant que humain encore une fois, on est quoi, on est effrayé par certains sons. Certains sons nous rendent quoi Inconfortable, nous rendent effrayés en, dès qu'on entend le son de quelque chose, on sait que ce qu'il y a derrière cette chose c'est pas c'est pas bien. Il faut prendre la suite. il pas n'y a pas de de fuite. Ça c'est la punition pour les asma', as. c'est pour l'écoute pour Louis. Pourquoi Parce que c'est les mêmes asma', as, les mêmes personnes qui voulaient fi dunya fermé et ne pas écouter al-haq, ne pas écouter la vérité okay? et qui aussi voulait écouter le haram et al-batil et al-lahou et les choses interdites et ainsi de suite et le mensonge alors Allah azzawajal va punir même leur sema parce que le a écouté, parce que Allah azzawajal nous a donné plusieurs hawas ici plusieurs sens et plusieurs, et plusieurs parties de notre corps qui ont un pouvoir actif et ainsi de suite un potentiel et Quoi? sur chaque hass sur chaque sens il y a une uboudia une adoration particulière et un haq d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous sur donc jour subhanahu wa ta'ala ici de la punition tellement élevée de al-kafirin c'est que quoi c'est que tous leurs sens vont faire partie de Al-Adab. Remarkez ici min adlillahi subhanahu wa ta'ala de la justice d'Allah azza wa ta'ala c'est pour ça même les muslimin même les mu'minin qui vont avoir tellement de péchés de dounoub qui vont finir en enfer il y subhanahu wa ta'ala qui vont être punis en enfer qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu salam il y a une partie de leur corps qui va être protégé de l'adab c'est quoi c'est quoi la partie de leur corps qui ne sera pas fi jahannam que le feu de jahannam ne peut pas toucher hmm? les traces sudud de les, tout, euh, toutes les parties du corps qui font le sudud pas comme les genoux comme comme les mains ainsi de suite comme le front le nez haram Allah taala ala nar mawaadi' as-sudud aw kama alayhi salatu wa alayhi salatu wa السلام سمعوا لها شهيقا وهي تفور جهنم البويون تفور عيذا بالله سبحانه هو تعالى كما قال الامام الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير يلدي عيذا بالله عز وجل الامام الثوري لو دون cet exemple il dit que جهنم البويون Et le à l'intérieur, ils sont comme des poids ou autre chose qui s'entraînent, qui sont au milieu de, de l'eau qui est bouillante. billahi subhanahu wa ta'ala. Aya 8, il dit subhanahu wa ta'ala. T'akadu Kullama Quel va presque se se déchirer se séparer jahannam, s'auto déchirer tellement quelque chose est forte parfois elle va quoi presque éclater takadu tamayzu min al par quoi par ah, al-ghayz c'est quoi al-ghayz c'est la colère qui est extrême OK shiddatu al-ghadab بالله سبحانه وتعالى elle est tellement en colère contre al-kafirin alladhina kafarou bi rabbihim subhanahu wa et donc elle va presque éclater de rage azza wajal ça c'est lorsqu'elle va les voir ida ulqa fiha sami'u wa takadu maintenant une fois que la personne est à l'intérieur de jahannam iyadan billahi subhanahu wa taala alam yatikum chaque fois qu'il va avoir un groupe Va être de kommer att jeté fi Jannah. Alla de som är i hela förgången av grupper av kafirer som kommer att huggas i Jannah, frågar de sina hushållare. De kommer att frågas av de hushållare, av de vakter i Allah som kommer att säga dem: "Vad har ni inte fått meddelande? Har ni inte fått meddelande? Har ni inte fått meddelande? Alla har ni inte fått meddelande? Alla har Nadir, annonciateur de bonnes nouvelles pour les mu'minines et ceux qui font l'amal saleh. Et que, attention il y a aussi l'avertissement que la mauvaise voie, elle, mène vers Jahannam si vous allez suivre le « Uyadham Billahi subhanahu wa ta'ala ». Pourquoi est-ce qu'ils vont les questionner Normalement, ils ont déjà été questionnés par Allah Azza wa Jalla, avant cela. Yahou mal donc dans le dans le jugement mais pourquoi est-ce que le kafirin vont être questionné par les gardiens les gardiens de Jahannam inkaran aleihim pour les blâmer taubihan mais aussi quoi pour les c'est une torture psychologique tardibanli pour les effrayer pour leur faire sentir encore plus mal que le simple le simple pas le simple mais le seul Uh, la seule punition physique ayyadan billahi subhanahu wa ta'ala alam ya'tikum nadir? qalu bala qad ja'ana nadhir fakathabna wa kulna, ma min şey, in antum illa fi aya numero 9 il subhanahu wa ta'ala qalu bala vont dire qad la ils vont reconnaître ils ne pourront pas renier auprès d'Allah et ils ne pourront pas aussi renier devant quoi devant la punition et devant la peur il n'y a personne qui peut mentir ce jour-là et comme ils disent la preuve la plus évidente sur quelqu'un, contre quelqu'un c'est quoi c'est sa propre reconnaissance. Lorsque quelqu'un le reconnaît, il te dit « oui, j'ai fait, oui, j'ai reçu », on n'a plus besoin de, de faire quoi De, de preuves et de faire l'enquête et de ramener des témoins. C'est lui qui a dit « na'am ». قد جاءنا قالوا بلى قد جاءنا نذيرون on a reçu un avertisseur on a reçu des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala mais quelle a été notre réponse ils disent subhanahu wa ta'ala fakathabna on a renié on les a traités de menteurs subhanahu wa ta'ala Allah on a dit Allah azza wa jalla il n rien révélé rien du tout donc ils n'ont pas seulement rejeté un prophète ils ont rejeté toutes les nubouettes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 quels sont leurs traits, leurs attributs le premier de, les at de leurs attributs comme Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce qu'il était connu en al Mecca le véridique est celui qui est fiable mais eux Allah azzawajal il choisit les personnes les plus fiables les plus véridiques, les plus sincères et authentiques et eux ils vont dire à ces prophètes ils vont les traiter de complètement le contraire in antum illa fi dalalin Kabir, vous êtes dans un grand dégarement et en plus de ça, Qadzabna, ça veut dire on vous a traité de menteur. Vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas des messagers d'Allah Subhanahu wa Taala. Donc là l'accusation, elle est grave. Le crime il est, il est très grave de al-kafir, l'adiakfuru bi Rabbihi Subhanahu wa Taala, wa bi Subhanahu wa Taala. Bien sûr toujours ils vont utiliser cette euh, cette façon là de rejeter le message des prophètes alayhi muhsalat wa c'est de leur mettre les fausses accusations afin que les gens ne vont pas les suivre Ils vont dire attention ça c'est un égarement qui est évident un égarement qui est clair il kabir il faut pas aller avec des personnes avec des personnes comme ça fa Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal dans cette ayat et dans d'autres ayats du Coran qu'est-ce qui nous rappelle il nous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala il est le tout juste Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala et de ce fait Allah azza wa jal il ne punit jamais personne sans lui envoyer quoi d'avertisseur et de et de message subhanahu wa ta'ala wa annahu la yu'adhdibu ahadan illa ba'da qiyam al-hujjah 'alayhi wa irsal al-rasul ilayhi Allah azza wa jalla ne punit personne avant de lui envoyer quoi un messager qui lui amène ici al-hujjah la preuve comme a kala subhanahu wa ta'ala wa ma kunna mu'adhdhibin hatta nab'ath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 Surat al kafirin dans sourate az-zumar donc il y a plusieurs ayats du coran qui nous disent qu'Allah azza wa jalla ne punit personne avant de lui envoyer un prophète. Ça ne azza wa jalla ça veut pas dire c'est pas le sens c'est pas que quelque, allah azza wa jalla va envoyer un prophète à, quel, à, à chacun. allah azza wa jalla ça veut dire wa ummatin illa khala nadir allah azza wa a envoyé dans chaque nation un prophète pour leur transmettre le message. Et que ce prophète-là, après ça, ses apôtres à lui, les ulamas de sa ummah, ils ont le devoir de, quoi, de... de transmettre le message. De transmettre le message. Le prophète-là, après ça, ses apôtres à lui, les ulamas de sa ummah, ils ont le devoir Lui, il a transmis le message à qui Au gens de Mecca et de et de l'Arabie et à certains moulouks. Certains dignitaires, Moulouk ou As-Sham, ou Roum et ainsi de suite. Mais Rasulullah lui-même n'a pas transmis le message aux Amériques. Mais sa umma a l'obligation de transmettre son message. Et de que le, le message est transmis ou il devient accessible, la personne قامت عليها الحجة. قامت عليها Ce n'est pas ici que chacun doit aller cogner à sa porte pour lui dire أنا رسول Allah ilayka". Ok Non. Tout celui qui reçoit le message ou qui connaît que le message, il existe. Il Est-ce qu'il y a un être humain aujourd'hui, on ne parle pas des gens qui se trouvent dans des régions, okay, perdues de ce monde, en comment dit, à l'extérieur de la civilisation Donc, On ne connaît pas leur culture, ni leur langue, ni leur tradition, ni autre chose. Mais le, le commun de ce monde aujourd'hui, presque tout le monde a entendu parler de quelque chose qui s'appelle quoi Al Islam wa rasul al Islam ki Muhammad alayhi salat wa salam ki diz la ilaha illa Allah ont seulement un dieu qu'ils font la salat qu'ils font le jeun qu'ils ont un livre sacré qui s'appelle le Coran et qui dit qu'il y a une vie après la mort et telle chose les grands symboles ici de ad-din OK cha'airu zahira et les médias font de beaucoup de publicité de qiyam al hudja sur les gens ki iqamat al hudja alors tout celui qui cherche al haqq et qui se soucie de la vérité et qui se dit mais qu'est-ce qui va se passer après la mort mais quelle est ma raison d'être et ainsi de suite s'il est sérieux la moindre des chances c'est quoi c'est qu'il va chercher dans cette vérité là il va demander des questions il va essayer de trouver des personnes qui l'aident à avoir la réponse et ainsi de suite فَكُلُّ هَدَ مِنْ قِيَامِ الْحُجَّةِ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا بعد بَعْدَ الحجج الْحُجَجِ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 قَالُوا مُعْتَرِفِينَ Les gens de Jahannam Ils vont dire et ils vont dire avec regret ils vont reconnaître ils vont dire quoi Si seulement on entendait لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا Si dans الدنيا on entendait السَّمْعَ Qu'est-ce que ça veut dire si on entendait Ce n'est pas يعني أَلَةُ السَّمْعَ Allah Azza wa a donné à la majorité des kafiris la possibilité d'entendre ils entendent Mais ici السَّمْعُ لَذِي يُنْتَفَعُوا Bihi, C'est l'écoute qui est quoi qui est qui bénéficie à la personne pas comme certaines personnes qui vont faire quoi l'écoute par exemple sélective ce qu'il aime il l'absorbe ce qu'il n'aime pas il fait en sorte comme si comme s'il l'a pas entendu ou bien il va lui trouver des taouilats et lui changer de sens et ainsi de suite ou yadribuhu il va le renverser avec le faux et ainsi de suite mais ici ils vont dire Si on entendait, ça veut dire le message d'Allah, le message des prophètes, si on avait prêté, écoute, ici, qu'est-ce qui arrive On serait quoi Sauvé, n'est-ce pas Est-ce que c'est la seule façon d'être sauvé Ou bien est-ce qu'il y a un autre moyen pour que la personne, elle arrive à la vérité Pas toute la vérité, mais au moins le début de la vérité. Et il y a un autre moyen. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, « La'ukumna nasma'u au na'qilu. Ou quand raisonner. Parce qu'il y a deux façons pour que quelqu'un, même si vous allez voir les gens qui trouvent l'haqq, qui trouvent l'islam, qui se convertissent à l'islam. Il y en a qui trouvent l'islam par quoi Par Mujarrad al-Sama'a. Quelqu'un lui a récité des ayats du Coran, Karim, il va dire, Inna ça c'est la vérité. Je crois en ça. Et il y a des gens, quoi, ils vont utiliser leur hak leur ils vont raisonner, ils vont comparer entre les différentes religions et ainsi de suite. Il va te dire, l'islam c'est det de de al verkligen. Därför alla, subhanahu wa ta'ala, de är lilla med, de säger att det inte är ett Och det kan aldrig Entre vad? Entre Al-Athar. Al-Wahi. La-Révälation. Ma yu'lamo bil sam'i. Och entre vad? Al-Aql. La-Raison. Därför att mannade l-Wahi. Alla di na'arifuhu bil sam'a. Celui qui a fait descendre la Révälation. Howa khalikou. C'est lui qui a créé aussi la, la raison subhanahu wa ta'ala. Les deux viennent dans la hazewa jala. Alors, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Lorsqu'il y a contradiction, lorsqu'on pense qu'il y a contradiction, Kathir Milan Nash aujourd'hui a la même chose par la question de religion ou... La raison, la religion ou la raison, la foi ou la raison. Okay, ça c'est dans le christianisme autre chose, il doit faire des choix, c'est soit la foi ou la raison. Dans l'islam, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Lorsque quelqu'un, ça lui semble qu'il y ait contradiction, c'est deux choses. Soit ce que tu penses toi que c'est la religion, ce n'est pas la religion. Pourquoi ce n'est pas la religion Peut-être hadith un-da'if. C'est pas hadith sahih. Quelqu'un te dit قال à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. När du fråga ulama ils vont te dire hadith un-da'if. C'est pas kalam un-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien ton interprétation, ta compréhension du hadith ou bien de l'aïa. Elle est fausse. Tu n'as pas bien compris ce qu'Allah azzawajal il dit. Ou souvent aussi les gens ils vont confondre la religion al-deen avec istihad alim. Cheikh il a dit quelque chose sur le minbar. Cheikh il a dit quelque chose, Cheikh il a écrit quelque chose. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça c'est la Dîn. قد يخطى فالعصم تلرسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est seulement le Rasoul Lázâsîm qui est infaillible. N'importe quel homme de religion de Râilme ainsi de suite, il peut faire des erreurs dans son Iştihad. Soit c'est donc, soit ce n'est pas la religion, ou bien ce que tu penses toi que c'est l'âkl, ce n'est pas l'âkl, ce n'est pas la raison. Et c'est pour ça que wa-ni-fil Lázâsîm delfar qu'on a la différence entre la raison et entre raîl, l'opinion. L'âkl ماله اختلاف عليه Al-Bashar, l'Aqal c'est ce qui fait l'unanimité, quasiment l'unanimité entre les... entre quoi, al-Uqala, mais l'opinion. L'opinion Ra'i c'est autre chose. L'opinion c'est moi j'ai mon opinion, tu as ton opinion, il a son opinion. Si on va faire des débats ici sur des questions d'opinion, on va sortir avec quoi 100 opinions, 200 opinions. Enfin ça ne fait pas l'unanimité des êtres humains. On ne peut pas le mettre contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah Azza wa on va se contenter de cela. Et lors de notre prochaine rencontre subhanahu wa ta'ala, probablement dans deux semaines, on va continuer avec cette ayam. إلى آيات كيفية أبخيو الله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين